Ça, pas ça souvent mais à l'intérieur de la prédication la conclusion ça va vraiment être la table du Seigneur. Par la grâce de Dieu, ça va être une conclusion qui va vous aller voir que toute une logique. Donc vous êtes déjà donné le mot de la fin. Le mot du début. Le mot du début c'est qu'on est dans l'évangile de Jean, on est rendu à la 27e prédication dans l'évangile de Jean. Ceux qui étaient là la semaine passée, on avait regardé le chapitre 6, la fin du chapitre 6, on n'a pas pu regarder tous les sujets du chapitre 6, et je vous avertis d'avance ce matin, on regardera pas non plus tous les sujets encore qui restent dans le chapitre 6. J'ai comme l'impression que Michel, qui vient après moi la semaine prochaine, va vouloir terminer ce que j'aurais pas terminé ce matin. Et ce matin, on va encore regarder, vous vous rappelez, la semaine passée, on avait regardé Il eu la multiplication des pins. On avait vu ça avec Jean-Claude et euh, Michel. Aussi? Michel et Jean-Claude ont parlé de la multiplication des pins. Et de du voyage en bateau, qui est ici. Et du miracle qui s'est produit sur l'eau, Jésus qui a marché sur les eaux. Euh, Pierre qui est sorti du bateau par la volonté du Seigneur et qui s'est tenu pendant un certain temps sur l'eau, sans trop sans trop faiblir, mais à un moment donné qui Qu -ce qu il s'est qu'est-ce qu'il avait fait là, mais quel Seigneur a fait tenir quand même par la foi. Et on a vu que en bout de ligne, les douze qui étaient dans le bateau, peut-être Judas acceptés, ont reconnu en Jésus le Fils de Dieu. Ils ont été... Euh, il n'y avait plus aucun doute dans leur esprit. Seigneur, tu es véritablement le Fils de Dieu. dans l'Évangile de Matthieu, on avait été voir ça. Et... Euh, Par la suite, ben Jésus est allé à Capernaum. le bateau a accosté rapidement à Capernaüm. Puis euh, la foule qui que Jésus avait renvoyé était retournée à l'endroit où il y avait eu la multiplication des pins. Et cette foule là, euh, voyant que Jésus était puis là, puis que Jésus était pas monté dans la bac, c'est remonté dans leur bac, sont allés à Capernaüm. Encore là, des voyageurs en bateau qui dure une couple d'heures certaines. Là. Il y avait pas de tempête pour eux autres. Ça, ça allait aller plus vite. Puis, euh, il arrivé à Capernaum, ben là, il, on arrive au verset au verset 22, hein, la foule qui était restée de l'autre côté, chapitre 6, verset 22. Quand elle arrive près de Jésus, elle pose tout de suite une question. Quelques-uns de la foule posent tout de suite une question. « Rabbi, quand est-ce que tu es venu ici? » question on va dire, valable dans leur contexte. Mais Jésus répond pas à cette question-là. Il leur dit tout de suite, euh, en vérité, en vérité, vous me cherchez parce que vous avez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des des pains, vous avez été rassasiés. Puis là, Jésus va leur lancer une première déclaration sur laquelle il est évident c'est pas par hasard qu'il le fait. Il va emmener une discussion à ce sujet-là, un enseignement profond. Et ce matin, on va avoir une partie profonde supplémentaire de cet enseignement profond, par la grâce de Dieu, ce qu'on va faire. Il va leur dire, « travailler non pour la nourriture qui périt », c'est-à-dire la multiplication des pains, c'est une nourriture qui périt, c'est comme la manne dans le désert, ça donnait pas la vie éternelle. C'était quand même un miracle extraordinaire, on l'a vu, ça me passait. Hein? Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle que le Fils de l'homme vous donnera. C'est lui que le Père a marqué de son saut. Puis on va commencer notre lecture ici ce matin. On va le lire au complet, le chapitre. Et pour gagner un petit peu de temps, je ne sais savoir gagner, mais je vais le commenter à mesure. Mais le texte qui va nous préoccuper ce matin, qui va nous introduire davantage dans l'aspect de la scène, c'est le verset du verset 53 au verset 57. Mais je vais quand même vous faire remarquer des points. Puis, par la grâce de Dieu, Michel va probablement terminer la semaine prochaine pour les terminer l'enseignement à ce sujet-là. c'est On commence au verset 28. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? C'est intéressant leur question, quand même. Vous savez que ce groupe de disciples-là, après ce que Jésus va leur dire, on venait déjà la conclusion, ils vont se retirer. Ils veulent peuvent pas entendre. L'enseignement que Jésus apporte, pour eux autres, c'est trop dur. Ça pas de bon sens. Ça correspond pas au Messie. Et à la fin, Jésus euh, va constater évidemment ils vont se retirer. Puis, il va poser une question à ses disciples que vous connaissez tous. Vous autres, les 12 vous voulez pas vous en aller? Et on connaît la déclaration de Pierre, une célèbre déclaration. Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui, nous tu as les paroles de vie éternelle? Autrement dit, on comprend pas plus que les autres, mais on sait qui tu es. C'est une autre manière de le dire. Vous êtes d'accord? Roger dit toujours oui ce que je dis. que J'imagine que vous autres vous dites oui avec Roger. <rire> je vais regarder Geneviève. <rire> ouais, c'est ça. Hein? On n'a pas de puissance contre les, la vérité. On n'a que pour la vérité. OK, on continue. Verset 29. que devons faire? Verset 28, la question. Que devons-nous faire pour euh, faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. La foi, c'est un thème qui va être abordé à plusieurs reprises dans les paroles de Jésus. Euh, vous avez le verset 29 qu'on vient de lire, le verset 30. Là, c'est les, les gens qui répondent. Quel miracle fais-tu donc? pour que nous croyions en toi. Que fais-tu On ne le vit, ça ne passait cette question-là quasiment pas d'allure. Ils viennent de voir les miracles, de la multiplication des pains. Ils savent que Jésus a traversé l'autre bar sans que personne soit intervenu. Autre miracle. Ils vont quand même osé poser cette question-là. Et à chaque fois que ça a été posé à Jésus cette question-là dans les autres passages des écritures qu'on n'a pas le temps de voir ce matin, Jésus n'a jamais obéi à cette. Même sur la croix en voyant les les y chefs du peuple vont dire à Jésus, « Descends de ta croix afin qu'on croie en toi. » Jésus n'a jamais. Ça, ça s'appelle « Tente et Dieu » et c'est jamais favorable pour celui qui pose cette question-là. Ici, ben les disciples un petit peu pas dans le même ton que les pharisiens, mais tout proches. Vous avez pas de, vous avez pas de mémoire, vous n'êtes pas souvenu de ce qui s'est passé la veille ou l'avant-veille Mais Jésus va les interpeller sur la base de la foi hein. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en qui En celui que Dieu a envoyé. C'est deux thèmes ici, croire et celui qui est envoyé. On va regarder celui de la foi, il y revient à plusieurs reprises dans le passage jusqu'à à la fin du, du chapitre. Au verset 35, regardez encore la foi, il revient plus loin. Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Verset, 47, euh, verset 36, « Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne me croyez point. » Verset 40, plus loin, on va les relire tout à l'heure, mais je vous les donne tout de suite. « La volonté de mon Père, c'est que quiconque va le fils et croit en lui. » Verset 47, que je l'ai dit tout à l'heure, « « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi la vie éternelle. » Puis, euh, ça vient au verset 64, « Mais il y en est parmi vous, quelques-uns qui ne croient pas, qui ne croient point. » Est-ce c'est un thème important dans le passage? Pour que Jésus insiste à ce point-là sur la foi, c'est essentiel. Maintenant, l'objet de la foi ici, c'est qui? On l'a dans le passage qu'on vient de lire, là, euh, L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui qui l'a envoyé. Et c'est Jésus-Christ, c'est lui-même, il se désigne lui-même. Si les Juifs ne pas dupes, ils comprennent très bien qu'ils parle de lui. Là. Ça va? fait que le thème de celui qui vient de Dieu, encore là, ça nous est te martelé dans le passage, martelé dans le sens que le Saint-Esprit... Qu'inspire l'apôtre Jean à ça, il nous rappelle ces paroles-là de Jésus. Au verset 29 qu'on vient de lire, on l'a là. Verset 33, plus loin. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel. Vous allez voir, le mot « descend du ciel », ça revient. Le pain qui descend du ciel, les Juifs comprennent très bien que c'est Jésus. On le voit plus loin dans discussion. Puis, verset 38, un peu plus loin. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté est celui qui m'a envoyé. Encore là. C'est une équation facile à comprendre, 1 plus 1 2 ici. Là. Verset 46, « Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu, afin que quiconque, ainsi quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement, vient à moi. » euh, Je sais pas pourquoi je l'ai cité celui-là, c'est 46, il que je l'ai C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. » Celui-là a vu le Père. Celui qui vient de Dieu, Dieu est où dans le Donc, même chose Verset 50, un peu plus loin, « C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui mange de ce pain ne meure point. » Le pain qui descend du ciel, qui revient. 51, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. » Et le verset 57, ça revient une dernière fois, « Comme le Père est vivant, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père ainsi qu'il a m'envoyé. » Le Père qui est vivant qui m'a envoyé, c'est encore une manière de dire « Je descends du ciel. » Il y a quelque chose que Jésus dit ici là qui est absolument incontournable. Et c'est l'objet de la foi. Croire que Jésus vient de Dieu. Demain c'est plus que ça, Jésus est Dieu lui-même. Mais au minimum, il fallait croire qu'il venait de Dieu. Et s'il vient de Dieu, on a intérêt à l'écouter. Ceux qui, qui étaient là devaient l'entendre. C'est d'accord Je vous ai pas perdu jusqu'à date. Maintenant, vous avez remarqué qu'il y a un autre sujet qui revient constamment dans les paroles de Jésus, c'est le pain de vie. Troisième point qui revient. L'objet de la foi, c'est lui, mais en même temps, lui, c'est le pain de vie. C'est celui qui nourrit, et on voit que le pain de vie, ici, c'est ce pas un pain de vie terrestre, c'est un pain de vie éternel. Celui qui mange de ce pain, il va mourir. Vos, vos pères ont mangé de la manne, que dont vous dites que c'est le pain qui venait du ciel, que Moïse vous a donné venant du ciel. Mais ils sont morts. Il n'y en est pas de, du pain que Dieu donne maintenant. Je l'ai dit à mes mots là, mais on va regarder les versets. 16 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, que le fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui le, que le père que Dieu a marqué de son saut. Travailler pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. c'est pas tout à fait la mention du pain, mais vous allez voir après que c'est carrément le Jésus lui-même. 6.32. En vérité, en vérité, je vous le dis Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mon, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Il venait dire juste avant qu'il était descendu du ciel, que c'est Dieu qu'il l'a envoyé. Mais il va être encore plus précis que ça tout à l'heure. 641. Les just murmuraient son sujet parce qu'il avait dit je suis le pain qui descend qui est descendu du ciel. Est-ce qu'ils avaient compris ce qu'il disait Ils murmuraient en le disant il t'es pas d'accord. Là ils vont dire sur la base qu'on connaît ses parents, comment qu'il fait pour dire qu'il est descendu du ciel 650. C'est scie le pain « Le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. » Et 51, « Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chère que je donnerai pour la vie du monde. » Maintenant, l'autre expression qui est similaire, c'est en 6.33, c'est « Le pain de Dieu. »« Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » une autre expression qui parle toujours du pain. 6.35, « Le pain de vie, on l'a vu tout à l'heure. » Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. 6 48 je suis le pain de vie. Un célèbre je suis de l'Évangile de Jean, ça c'en est un. un des sept je suis dans l'Évangile de Jean, le pain de vie. On leur, là on peut il y a d'autres expressions qu'on a passé dessus mais on les a, on les a dit le pain vivant qui est descendu du ciel vers ces 51 puis c'est 58. C'est si le pain qui est descendu du ciel. Bref, ça parle de nourriture en attendant. Mais d'une nourriture qui est pas terrestre. Qui est un torter éternel. Et qui fait murmurer les juifs qui sont là. Et puis ça va puis murmure plus grain Sauf les douze qui écoutent, qui comprennent pas plus, mais qui écoutent. Le quatrième sujet qu'on a dans ce passage-là, c'est le mot « vie éternelle » puis « la résurrection au dernier jour », qui est associé à la vie éternelle. Vous comprenez que La vie éternelle sans résurrection, ça pas de sens. Comme la résurrection sans vie éternelle, ça veut rien dire. Et regardez les passages qui en parlent. 6, 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la, la vie éternelle, que le Fils de l'homme donnera. C'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son seau. La vie éternelle. 33. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Si les a déjà vus dans l'autre contexte. Mais ici, attachez-vous à la vie éternelle, l'éternité. 6.47 En vérité, en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. 51 c'est la vie éternelle. 54 c'est la vie éternelle. 6.68, c'est la vie éternelle. Hein, quand Simon-Pierre dit, « Seigneur, à qui -nous? » Tu les paroles de la vie éternelle. Maintenant, vous allez voir que c'est associé à 6.39. « Alors, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, et que je le ressuscite au dernier jour. » La résurrection, ça revient à plusieurs reprises. 6.40. « La volonté de mon père, c'est quiconque voit le Fils, croit en lui, est la vie éternelle, et je le ressuscite au dernier jour. » La vie éternelle est associée dans le même passage. 44 la même chose. Nul ne peut venir à moi si le Père qui l'a envoyé l'attire, je le ressusciterai au dernier jour. Donc, si le Père qu'il l'attire, je le ressuscite au dernier jour. 6.50, c'est si le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Donc, a oh, la vie éternelle. Le 6, 57, Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis dans le père par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » Le 6, 58, « C'est ici le pain descendu du ciel, il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé de la manne et qui sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. » Puis éternel implique résurrection, que le lui va accomplir. Et ce sont des déclarations là que seul Dieu peut tenir, que seul le Fils de Dieu peut tenir. Vous d'accord avec moi? Ce sont les quatre sujets là, qui sont discutés, la foi, euh, celui, la foi part n'importe qui, à celui qui vient de Dieu. Et celui qui vient de Dieu, ici dans le contexte, c'est vraiment celui qui est sorti de Dieu, c'est le Fils unique de Dieu. C'est le Fils de Dieu, c'est le Messie qui a été attendu, etc. Peu importe le titre qu'il porte, il vient de Dieu. Et ce n'est pas Joseph, son père adoptif, qui est son père. Et il existait avant même de naître. Le deuxième sujet, c'est le pain de vie. Donc, la relation qu'on doit avoir avec le Fils de Dieu est une relation similaire, à la nourriture terrestre. Et ça va être le sujet qu'on va regarder particulièrement tout à l'heure. On a besoin de nourriture, de pain, de blé. Le pain, c'est un des aliments qu'on consomme le plus pour notre survie terrestre. Bien, en ce qui concerne l'éternité, c'est le Jésus-Christ l'aliment qu'on doit consommer le plus. Je fais parabole, là, je ne sais pas trop comment ça s'appelle une comparaison pour avoir la vie éternelle. Troisième sujet, la foi. Excusez-moi, le je les Émély là. Ouais, la foi, le pain de vie, c'est le troisième sujet, puis le quatrième sujet, c'est la résurrection. La vie éternelle qui va avec croire en Jésus-Christ. Maintenant, on va on va lire le passage parce que il y a un point central dans le passage qui est, qui était décisionnel pour ces personnes-là qui l'ont écouté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 il peut lui donner de l'eau, il va y avoir, avoir des répercussions jusqu'à dans la vie éternelle. Il dit, hey, j'en veux de ce trou-là. Mais ils n'étaient pas sincère dans leur demande parce qu'ils n'étaient pas capable d'entendre ce qui vient après. Et leur relation avec celui qui vient de Dieu n'était pas là. Jésus leur dit au verset 35, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, Vous m'avez vu, sous-entendu vous avez vu les miracles que je fais, et vous ne me croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je suis descendu du ciel pour faire, non, ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et il le dit en haut, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé, c'est-à-dire en moi-même. On continue, en verset 13. 39. Alors, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné et que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle, je le ressuscite au dernier jour. Il me semble que c'est clair. Hein? Ça, le, la vie éternelle ne passe pas sans moi. Le verset qu'on a là, qui est un autre passage dans Jean, non? Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » C'est aussi un autre passage clair dans ce sens-là. Sans Jésus, tu vas pas au ciel. Peu importe la bonne vie que tu as ramenée à tes yeux, tu passes pas. Puis sans Jésus, ça veut dire jusqu'à quel point je j'étais avec Jésus? Jusqu'à le manger, là, après ce qu'il dit ici. Comme on mange du pain terrestre. Je commence à vous étonner, là. Hein? On va le clarifier. Faites confiance à Dieu. Avance un petit peu avec moi dans direction-là. Les Juifs murmuraient à son sujet, verset 41, parce qu'il avait dit « Je suis le pain de le pain qui est descendu du ciel ». Il disait « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère, comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel ». Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous ». « Nul ne peut venir à moi si le Père qui l'a ne l'attire et je le ressuscitais au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. » Le Mère Jésus enseigne quelque chose de fondamental ici, c'est que, pourquoi croire en Christ, ça prend une intervention de Dieu dans la vie de la personne. Et j'irai pas plus loin sur ce terrain-là. C'est une prérogative de Dieu de faire ça. Il nous le dit à plusieurs reprises. Nous c'est important si vous avez cru véritablement mis votre foi en dans Seigneur Jésus ou vous si vous êtes interpellé à le faire ce matin ou un autre tantôt ou vous avez déjà été passé par cette expérience là de croire en Jésus-Christ comme les écritures le disent. Ben, vous n'avez pas de problème avec Jésus-Christ, ni avec son enseignement. Vous comprenez pas tout. Comme les autres qui comprendront pas tout nous, ce matin. « Ils seront tous enseignés de Dieu, ainsi quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. » Verset 46. « C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » là, va commencer un enseignement sur le pain de vie. « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé de la manne dans le désert et ils sont morts. » « C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. » Différence entre la mâle, le pain que Dieu a donné dans le désert pour la survie du peuple, et le pain actuel. Il y a quelque chose de différent. Remarquez ça. Et rappelez-vous, les disciples, ce sont les gens qui sont venus vers Jésus et qui ont amené ce sujet de la mâle. C'est les autres qui ont introduit le sujet de la mâle. Dieu avait planifié cette affaire-là, leur réponse, parce que c'était exactement dans le sujet dans lequel Jésus va les enseigner. Mais c'est eux qui l'ont introduit en disant, « Regarde, Moïse, lui, il en a fait des miracles. Toi, qu'est-ce que tu as fait comme miracle? » Vous venez de faire la multiplication des pains, mais ça, c'est juste un petit miracle. Comme s'il y avait des petits miracles et les gros miracles. Verset 49, « Je suis le pain de vie. Vos pères mangeaient de la main dans le désert, ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. » « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Car le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Oh, » Là, on introduit un autre sujet, la chair. Tellement fort, là, ce qu'il vient de dire, que les disciples, là, là, ils, ça explose. Là-dessus, les gifs se disputaient entre eux. Ils n'étaient pas en chicane l'un contre l'autre, mais ils se disputaient sur la profondeur de ce qu'il nous a d'entendre. Comment peut-il nous donner sa chair à manger? Tu sais, votre fougère aimerait un morceau du bras de, de lui? Il va aller encore plus loin. Le 1653, Jésus leur dit, et remarquez le mot « en vérité, en vérité ». Vous savez, en grec, « là en vérité, en vérité », c'est le mot « Amen, Amen ». Ainsi soit-il, ainsi soit-il, si vous voulez. C'est comme une déclaration formelle de Dieu. C'est un peu comme si Dieu faisait serment à travers Jésus ici. « En vérité, en vérité, je vous le dis ». Et là, le verset là, va vraiment frapper dans le dash. « Je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, Vous n'avez point d'avis en vous-même. » Et là, l'aspect de manger et boire son sang, ça revient dans les versets qui suivent. « Car celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. » c'était pas une erreur dans le premier verset, c'était pas une erreur de traduction, ça revient pareil dans le deuxième verset. Et je le réciterai au dernier jour. « Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment un breuvage. «Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » Quatre fois, là, la même idée dans quatre versets. Verset 58, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme ce, ce euh, comme de beaux-pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. C'est là qu'on sait qu'il était dans la synagogue. On va finir le texte, mais on va revenir sur la partie boire son sang, manger sa chair. Parce que même pour nous, c'est pas évident. Vous allez voir que ça pose une question très fondamentale. Et ça va exactement dans le sens de ce qu'on a dit la semaine passée, ce qu'on a enseigné la semaine passée. Plusieurs de ses disciples, verset 60, après l'avoir entendu dire, « Cette parole est dure », êtes-vous d'accord avec eux? Si vous n'êtes pas d'accord, je vais vous poser la question, vous allez m'expliquer ce que vous voulu dire. Il devine déjà où on va aller. Lui. Il va falloir l'expliquer, ça. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient son sujet, les disciples qui murmurent, là, Jésus, il le sait de suite. Même si on le fait en silence dans notre chambre qu'on se cache, en disant, il ne m'a pas vu, on le sait de suite. Dès qu'il un, un soupçon de murmure dans nos cœurs, Et là, cela vous scandalise-t-il? Rappelez-vous l'aspect la, du scandale, la semaine passée, on l'avait regardé. Et si vous voyez le Fils de l'homme monté où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ça, c'est avec ça qu'on explique le passage difficile à comprendre. Vous allez voir que ça pose une question plus fondamentale que ça. Soyez patient. Mais il en est parmi vous, quelques-uns qui ne croient point. « Car Jésus savait dès le commencement qui était ceux qui ne croyaient point et qu'il était celui qui les livrait. » Il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, cela n'a été donné par le Père. » Jésus le savait que ça allait arriver là. Il savait que des disciples s'en iraient. Il savait qu'il n'y en avait, qu'ils n'appartenaient pas, qu'ils n'avaient pas véritablement cru en lui. En tout cas, qu'ils pas qu'il soit le fils de Dieu. Contrairement aux douze qui vont rester et qui vont dire « À qui ce qu vont dire Dès ce moment, plusieurs des disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Jésus dit aux 12 Et vous, vous, ne voulez pas aussi vous en allez? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui en nous tu as les paroles de l'éternel Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12 et l'un de vous est un démon? » Il parlait de Judas iscariote fils de Simon, c'était celui qui devait le livrer, l'un des douze. Encore là, Jésus n'a été surpris par l'action de Judo. Maintenant, on parlera pas de ça. Nous, on va s'attarder à la question que le passage qu'on vient de dire, les versets 53 à 57, pose une question fondamentale. Je sais pas si vous l'avez vu. Roger a mentionné un peu. Je relis le verset 53, « En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point de vie en vous-même. » Et là, ça va revenir quatre fois, là trois autres fois dans les trois prochains versets. La question qui est posée ici, c'est que dans l'Ancien Testament, les Juifs savaient qu'il leur était interdit de boire du sang. Et la question que ça pose... Si l'Ancien Testament a déclaré formellement qu'on pouvait pas boire de sang, Jésus, quand il déclare ici qu'il faut boire son sang, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de démolir l'Ancien Testament? Il attend des réponses. J'en ai une à vous proposer, vous allez voir tout à l'heure, on va aller lire le passage dans l'Ancien Testament. La mort, on va en parler après. C'est important. Tu vois, c'est une dimension importante. Tourne avec moi dans Lévitique. Je ne pas plus longtemps. C'est important qu'on aille voir dans Lévitique. Donne, donne toujours. Lise lis, lis dans Lévitique 17. On va aller le lire parce que, si vous êtes comme moi, parlé, au départ, j'ai travaillé de mémoire. Je vous dis, ça fait 33 ans que je suis appartien au Seigneur. Ça fait 33 ans que ce passage-là me cause des problèmes. Parce que je sais que Dieu dit dans l'Ancien Testament, on ne bovra pas de sang. On ne pas de sang. Puis que Jésus, quand il dit quelque chose de contraire à l'Ancien Testament, en apparence, en contradiction avec l'Ancien Testament, ça peut pas exister. C'est qu'à quelque part, je comprends pas ou que nous comprenons pas ce qu'il dit. Malheureusement, ce passage-là, comme dans certaines églises, on a inventer un, un faux miracle, c'est-à-dire un prêtre qui, quand il bénit le pain et le vin, ça devient le corps et le sang de Jésus. On appelle ça la transsubstantiation. Ça existe principalement dans l'Église catholique, mais dans d'autres églises qu'on dit protestantes. ben tous les bons docteurs évangéliques se sont attardés à démolir cette fausse doctrine-là, mais ils se sont pas attardés à comprendre ce que Jésus veut dire. Puis quand vous regardez dans les bons commentaires, des commentaires que personne ne lit, parce sont trop calés, Il traite juste de ce sujet-là. le regarde matin, je lis jamais des commentaires, puis matin, j'ai dit, « Mais allez voir ce que ma arthur dit là-dessus, parce que moi, j'ai pas de réponse. » Puis je priais Seigneur, j'étais vraiment en prière avec le Seigneur. « Seigneur, regarde, là, je suis trop au poignet avec cette affaire-là. » Puis, en en ma « Marc-Arthur, j'ai vu la doctrine de la transubstantiation, ça, il l'a démolit mais c'est pas ça que je voulais savoir, moi. Pourquoi Jésus semble s'opposer à l'Ancien Testament dit bien ça Lévitique 17 au verset 10 on va lire du verset 10 au verset 14 si un homme de la maison d'israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas de sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'Israël quand à la chasse un animal un oiseau qui se mange et il versera le sang et le couvrira de poussière car l'âme de toute chair c'est son sang qui est en elle c'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël vous ne mangerez pas le sang d'aucune chair car l'âme de toute chair c'est dans... son sang quiconque quand mangera sera retranché on fait quoi concilier l'enseignement de Jésus avec ce qui vient dit ce qu'on vient de lire dans l'Ancien Testament Gardez votre doigt là, là, parce que vous allez devoir Une contradiction, ici. Dis-les donc, Galate de 20. Ça va être intéressant, sur un des versets que là. Dans la chair. Ce n'est pas de moi qui vit. Qui vit en? moi. En moi. fait de Dieu qui m'a C'est bon. Ouais, mais même si les paroles même si Jésus dit et la chère M. Dorien, les paroles que je vous dis sont esprit et vie, il dit quand même quelque chose qui est, qui semble être contraire à l'Ancien Testament. Savez-vous? Il n'est pas contraire à l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui est -ce qu dit dans l'Hévitique? Il dit que celui qui va boire du sang va être retranché de son peuple. C'est juste ça que ça dit. En passant, on n'a aucune autre histoire, je ne crois pas, Michel, tu me corrigeras si je me trompe, Il n'y a pas d'histoire qui existe dans l'Ancien Testament où on a vu Israël, ou quelqu'un aurait bu du sang qui aurait été retranché du peuple. Ça peut-être existé, mais je, on n'a pas de témoignage de cette doctrine-là, ni en pratique. Tout ce que ça dit ici, il va être retranché de son peuple. C'est intéressant. L'engagement que Jésus demande à ceux qui l'écoutent, quelqu'un ne mange mange pas ma chair et bois pas mon sang, regarde, il y a pas la vie quand même. Donc si quelqu'un mange pas du pain de vie et est pas prêt à être tranché avec moi. On dit tout à l'heure, si j'ai été crucifié, j'étais crucifié avec Christ. Ça veut dire quoi ça être crucifié avec Christ Ça veut dire être tranché du peuple. Je suis pas capable de vouloir si je veux pas aimer Jésus à ce point-là d'être tranché. Moi, j'étais retranché de mon peuple. Hein. Avant, j'étais pas dans ce peuple-ci. Vas-y. Vas-y, vas-y. Juste... Hébreu 13. Verset, 13. Verset 13. Sortons donc hors du camp pour aller à lui en portant son propre donc, donc, quand Jésus interpelle les gens à boire du sang... Ce n'est pas le peuple d'Israël qui perdure aujourd'hui. C'est un nouveau peuple qui est composé de juifs et de païens. C'est une nouvelle identité. Ça n'existait pas. Tant que Jésus n'a pas été crucifié, ça n'existait pas encore. Mais le type de relation que Jésus demandait à ceux qui l'écoutaient, c'était des juifs. Ce pas des païens, c'était des juifs. ce que carrément, vous être sorti du peuple à cause de vous. Si vous du pain de vie, si vous croyez en moi, ça que vous allez faire. D'ailleurs, tous les disciples qui ont cru en Jésus, c'est ce qui leur est arrivé. Ils ont, été, ils ont été mis au bas des synagogues euh, les juif voulais plus rien savoir d'eux mais n'est- ce pas la même chose pour les païens que nous sommes non, bien, mais... ouais dans un des ouais, euh, en parlant de babylone ouais'est bon madame. Vous comprenez le, le sens ici de boire du sang c'était d'être retranché du peuple avec Jésus Donc, l'identification que Jésus demande, ce c'est pas juste. Je crois en toi, puis c'est fini. Et là, ça nous amène, ça nous interpelle sur la manière dont on annonce l'Évangile. Trop souvent, on présente que la vie éternelle. On ne présente pas cet aspect-là. Et c'est ici, c'est ça qui est impliqué ici dans boire le sang. C'est vrai que c'est spirituel. Jésus, là, il était pas en train de dire, il, il, il s'est ouvert les veines, puis là, il essaie de couler son sang devant les gens, là. Puis les gens... La langue a sorti pour en boire. Non, ça ne marchait pas de même. C'est clair que ce n'est pas ça qu'il voulait dire. Mais en parlant du sens de la manière dont il s'en parlait, c'était Lévitique 17, qu'on vient de lire, qui était visé. Et le type de relation que Jésus demande avec chaque personne qui se confie en lui, c'est une relation dans laquelle la personne va devoir être tranchée. Donc, on parlait tout à l'heure de la mort à Christ. Je vais juste souligner par un autre passage. Dans Romains 6, 3 11, qui va dans le même sens, Est-ce que tout le monde m'a compris ou c'est absolument nébuleux? Personne comprend? 17, 10 à 14. Romains 6, 3 à 11. un passage qu'on connaît tellement bien. Romains 6, 3 à 11. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ a ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous marchions aussi en nouveauté de vie. Donc, si j'ai spirituellement bu le sang de Jésus-Christ, ça présuppose aussi que j'ai mangé sa chair, spirituellement, je suis donc mort, j'ai été retranché. Le verset de l'Ancien Testament s'applique. Il est complètement accompli. Vous comprenez? Donc, Jésus n'était pas contraire à l'enseignement de Lévitique. Il faisait juste le mettre en application. C'est le type d'engagement qu'il demande par la foi. Si on continue, en effet, c'est si nous sommes devenus avec lui une même plante. Par la conformité en sa mort, nous serons aussi par la conformité à sa résurrection, évidemment. On reste pas mort on est à une nouvelle vie. Mais ce qu'on est devenu n'a rien à voir avec ce qu'on était. On est sorti de l'ancien monde, parce qu'on est mort Comprenez-vous que la mort à Christ, boire le sang de, de Christ, tout ça, c'est la même chose. C'est juste dit d'une manière différente, avec d'autres passages qui font juste témoigner de la réalité de l'enseignement de Jésus. Fait qu'il y en a-t-il encore où on avoir des problèmes avec boire le sang? Je vous dis pas de n'a faire une doctrine d'enseignement les personnes que j'ai rencontré non mais ce que je dis vous avez plus de problème avec ça maintenant. C'est pas obligé d'attendre 33 ans pour avoir la réponse, c'est ça que je dis. <rire> ça va Je continue toujours dans la main, sachant que notre dieu a a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit détruit donc mon âme sa vie est détruite, j'ai été retranché de mon peuple si on veut dire à la manière de, du sang. Pour que nous soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que notre que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous mêmes regardez-vous comme mort au péché ou comme retranché, Dans la saint que vous étiez que vous aviez, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ dont on meurt en Christ pour renaître avec Christ avec sa résurrection c'est ça que la résurrection est si fondamentale maintenant on arrive à la table du Seigneur Il y a une application pour nous dans la table du Seigneur si on va en passant boire le sang On a presque toujours le même passage quand on est la table du Seigneur aller dans Matthieu avec moi de voir à quel point boire le sang c'est c'est inclus là-dedans. Matthieu, Matthieu Matthieu. C'est quelque part dans les chapitres il est pas noté, c'est pas grave, on va le retrouver. Matthieu 26-26, ça va être facile à retenir, hein? Deux, deux références pareil deux numéros pareils. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit, il donna aux disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Mangez ma chair, ça revient au même. En passant, on va le faire tout à l'heure, le pain ne se transforme pas en chair humaine, ni par miracle, ni spirituellement. c'est n'est pas ça que Jésus dit. Il donne ici un mémorial. Et on va voir que Corinthiens nous complète le mémorial, nous enseigne « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, le leur donnant en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. » C'est-tu relié à l'enseignement de Jean? Ça se ressemble-tu? C'est pareil. Est-ce que la coupe de vin ou de jus de raisin qu'on va prendre, c'est vraiment le sang de Jésus? Non. C'est un système mémorial pour expliquer quelque chose, qu'on doit saisir, et qu'on doit comprendre. Que ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est reprendu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de la coupe, de la souperie de la vigne, jusqu'au jour j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Fait dans Matthieu, l'explication de la scène, du repas qu'on va prendre, est carrément reliée aux mêmes déclarations que Jésus fait dans Jean. OK? OK. Jésus, il leur dit, dans c'est des gens qui sont convaincus, qui sont déjà impliqués. La seule affaire, c'est que Jésus n'est pas encore mort sur la croix et que le Saint-Esprit n'a pas été répandu. Mais ces hommes-là sont convaincus de Jésus-Christ. Okay? C'est rien qu'une question de timing céleste pour qu'ils soient ressuscités, pleinement ressuscités, convaincus de la vie éternelle dans leur vie. Nous, on le fait en mémorial, parce qu on a appris de ces premiers disciples-là qu'ils nous ont transmis ce rite-là de célébrer la Sainte. Et qu'est-ce qu'on fait? On annonce la mort du Seigneur. Et là, on va dans un Corinthien, que vous connaissez bien, qu'on se sert souvent. Et vous allez voir que c'est relié à ce que Jésus a dit. Un Corinthien 11. Verset 20. Lors donc, vous vous réunissez ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est libre. N'avez-vous pas des maisons pour manger ou boire, méprisez-vous l'Église de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Que vous dirais-je? Vous louerais-je? En cela, je ne vous loue, je ne vous loue point. » Bon, ici, il y a un désordre relié à la table du Seigneur. On s'attend pas, on n'est pas dans la communion fraternelle, chacun fait ce qu'il veut sans trop se préoccuper des autres. Ce pas ça, l'Église de Dieu. Fait. Ça n'honore pas Seigneur, pas en tout ça. Puis ça ne montre pas, justement, qu'on est impliqués. Qu'on a véritablement été retiré retranché mort avec Christ. Ça montre le contraire, plutôt. Et là, il va enseigner sur la table, Seigneur. Il va dire, « Car j'ai reçu du Seigneur, ce que vous enseignez, c'est que le Seigneur Jésus, dans l'agneau, il fut livré, prie du pain. » Il est rendu grâce, et après avoir rendu grâce, il l'a rompit il dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe, cette coupe de la nouvelle alliance, en mon sang. « Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » encore là, boire était fait partie de la symbolique de la scène. Fait rappelez-vous ce qu'on vient d'en boire d'en boire, boire sa chair. Vous ne verrez pas la, la, la chair du Seigneur en prenant la scène tout à l'heure. Ce qu'on fait, c'est en mémoire de ça. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous bougez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Ça m'a toujours intrigué cette, ce passage-là. Comment je peux boire la coupe du Seigneur indignement comme croyant? C'est plutôt se rappeler sa mort. c'est si tu es mort, tu n'as plus de problème avec ton engagement. Tu vis parce que Jésus te fait tenir debout. Le problème, c'est qu'on se rappelle pas de notre mort. On se rappelle de, trop souvent de ce qu'on était, des avantages qu'on avait avant, etc., peu importe, qui viennent faire conflit ou qui viennent faire obstacle même à la communion fraternelle. Mais si tu as été retranché, tu as été crucifié avec Christ, il est beau te piquer, tu es mort. Ce qui te fait tenir debout c'est jésus-christ donc c'est un peuvilège ce que ça veut qu'on se rappelle Quand je suis retranché de mon ancienne vie retranché je morts avec christ fait que, oui c'est relié à la communion fraternelle mais c'est pas juste la communion fraternelle c'est que tout ce qui est derrière la communion fraternelle vient du fait des gardes des pru rien qui m'appartient La vie que je pensais que j'avais avant, je ne l'ai plus. parti. Si j'ai véritablement mangé le corps de Christ, si j'ai vraiment bu son sang, ça existe plus. je plus. Si je vis maintenant dans la chair, je la vis dans le... 1 Corinthiens 5.17, je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Hein. La question qui se pose, c'est sûr que la table du Seigneur est pour les croyants. Ceux qui ont été retranchés de leur ancienne vie, pour la nouvelle vie. Fait qu'on va la prendre la tête du Seigneur. en a-tu de pas trop démolir? Comprenez-vous un peu plus? Faire la grâce de Dieu. J'ai invité Daniel, puis...